Ensuite c'est Jimmy et Cédric. Invités spéciales entre midi et 13h de la team DJ George. choice samedi de midi à 14h ce so galaxy 噔哦 Jimmy sur la fréquence de galaxie, l'émission Spiritual Choice. Ah oui, avec en plus un invité de marque, il s'agissait de Cédric. Vous avez pu entendre en warm-up à partir de midi jusqu'à 13h. Et puis Jimmy, vous le retrouvez bien sûr semaine prochaine, entre midi et 14h, pour un nouvel épisode de Spiritual Choice. Notez également que le 20 octobre, il sera avec Kevin.